Ça entre les pieds, le La guitare sur les genoux Les pieds sur une pile de swing-mouthe Entre les vieilles Bidées Je fixe l'eau De la baignoire Qui était restée Du jour avant Je vois du noir Je suis et ternau qui inclut de la pénombre et apparoit s'il dauphin qui a fini de prendre son vin, il est plus noir. Que je vous raconte pas des histoires et pour faire une chanson suffit tout simplement